ما حكم استعمال لو اكتران اكتران اكتران عن اتغادر اذا شئت اصخار اصخار من قل اصخار من قل اصخار اخذنا اصخار انا نذكور اخذنا اصخار அவுசே أذكرنا أننا ذكرنا أنه شرك قلنا أن هذا ينافي التوحيد نعم أما أنه شرك ألا بحسب يعتقاد الشخص في بلتكوينس أما عموما ألا بحسب الشرك أصودي عكتب ولا أسخر ولا أكبر مكستحار أبتك على حرم <تصفيق> نعم طيب يقولوا المصنفوا رحمه الله تعالى باب النهي النسب الرح l'interdiction d'insulter le vent et cela ressemble au باب du دهار اذن نسل الحكم يقول عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا ريح فين رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم ان نسالك بخير هذه الريح وخير ما فيها وشر ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به Saha huwa turbidi Donc le Nabi sallallahi alayhi wa sallam il a dit n'insultez pas le vent mais si vous voyez du vent ce qui vous déplaît alors dites au oh Allah nous te demandons le bien qui a dans ce vent et le bien pour lequel il est envoyé et nous nous réfugions près de toi du mal qui est dans ce vent et du mal pour lequel elle est envoyé Comme vous voyez le rih on absa mo femina. Au français c'est masculin si c'est femina. Car le vent est une créature par munikaton Allah. Allah yursuluha li ma shaa. Quand il y a qu'on au le khair ou quand il y a qu'on sharran. Des peuples ont été détruits par le vent. Tout comme le vent ஜனி சேரீத sommes à changer. Tu as disais on ne sait pas si c'est un azab. Ou pas. Tu sais pas avec des peuples qui parlent qu le rih. Cela quand اصحاب الاحقاف اصلا في الريح. Donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Après c'est le chité mon Allah qui il arrive, qui leur arrive. Non. في كلمات لا أي لا ريح ولا تلعنوها نيلموديع. نيلموديع. أ... وكذا الفرق الفرق بين كان الفرق بين أن عن شيء تصب الشيء சர்ஃர் அலபார் أي une chose de ce vent. par exemple c'est qui qui qui qui qui est chaud, qui est est est chaud brûlant ou ou le contraire un vent qui est froid ou un vent qui est fort des choses qui sont pour l'homme là que وت الدعاء يقول في الشرح الاجمالي لما كان الاسلام يامر بالمكارم الاخلاق وينهى عن صفات فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شتم الريح ولعنها وذلك ان الريح مخلوقه من مخلوقات الله لا تسكن ولا تتحرك ولا تنفخ ولا تدور الا بأمر الله عز وجل فَيَكُونُوا شَامْتُهَا وَشَاتْمُهَا شَاتْمَنْ لِمُدَبِّرِهَا اللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Donc l'Islam appelle au nombre de caractères, et met en garde contre les vil caractères, les vil comportement. Et parmi eux, le fait d'inciter le vent de le maudire. Car ce vent est une créature d'Allah, sous son contrôle, pleinement, que ce vent ne vient ou ne bouge ou ne profite ou ne nuit que par la de Allah. Donc, inciter le vent, on reviendrait à inciter Allah. Toutes ces créatures, ces choses qui nous touchent et qui n'ont pas de volonté en soi, critiquer leur action, leur activité et les inciter, reviendrait à ce qu'il y a à Allah, que ce soit le vent, que ce soit la pluie. que ce soit la mère que ce soit toutes ces choses là. Ça c'est pas comme par exemple un instrument qui t'attaque ou un animal qui t'attaque. Ça sont des choses que Allah même l'animal, c'est Allah qui envoyé. l'a envoyé. Passalan Jonas alayhis salam, est tombé dans la mer et bélue le haut. Il était avalé par le la baleine. Sous l'ordre de qui Non, car la baleine on aurait pu le broyer, même si la baleine c'est un animal qui ne mange pas l'homme, elle aurait pu le tuer, pourtant cela n'est pas arrivé, car c'est l'ordre d'Allah, elle est passée à ce moment-là, elle a avalé à ce moment-là, et dans une, une ruwaya, qui n'a pas de dalil, il était dit qu'il était avalé par un poisson, qui lui-même a été avoué par un autre poisson plus gros que lui par la suite, et bon on n'a pas de, trop de rapport à ça. وَلَاَوْ لَا كَانَ مِنَ مُصَبِّحِينَ لَا لَا بِسْتَافِ بَاتْنِي لَيُومَ يُبْعَثُونَ Il n'y a pas d'intérêt de ceux qui font le tasbih, qui font le salat, qui font le rappel, ils seraient restés dans le ventre de, ce, de, ce, de cette, de cette, cette baleine jusqu'au jour de la résurrection. Ils il seraient morts dans le ventre de la baleine. Dire, donc ça c'est Allah qui a voulu qu'ils sortent indemne de cette baleine. Donc attention aux paroles qu'on qu préfère lorsqu'une chose vient de toucher par... ce genre de créature ou même des créatures comme euh, le vent, la pluie, la mer et autres. Il dit "Souma akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, an hadhihi rih qad tahmilu khayran aw sharran, wa anna 'ala al-muslim an yastali Allah min khayriha wa yasta'izha min sharriha." Et donc le vent peut venir avec du bien comme du mal. Donc le devoir au musulman ان يستعيذ بالله من شر ونسال الله خيرها الفوائد تحريم سب الريح و كذلك تدين داسيت لوون فاني استحب استعمال الدعاء المذكور في هذا الحديث اذا راء ما اذا راء من الريح ما يكره كذا ريكوموندي دو فاير س دوءه باسكو مو دو فون شوز كي نوف دي بلاص ثالثا مشروعيه الدعاء واثبات نفعه Cela mot la légitimité de l'invocation et que cette invocation vous y êtes peu profiter. Munasabat al-hadith al-bab, حيث يدل الحديث على تحريم سب الريح. هذا الحديث indique qu'il n'est pas permis de crier le vent. Munasabat al-hadith al-tawhid, حيث نهى الحديث عن سب الريح لأن سبها سب لمدبرها. وذلك ينافي التوحيد. Donc ce hadith indique qu'insulter le vent revient à insulter celui qui, est, qui, le, qui contrôle ce vent. Donc cela s'oppose au tawhid. Cela s'oppose au tawhid. Il y a des fois tu as des gens, ils insultent le vent sans réfléchir en conséquence. Ils ne veulent pas insulter Allah, mais ils ne pensent pas au fait qu'insultant le vent, s'insulter, d'accord, son activité, et son activité se contrôle d'Allah. Comme l'exemple on le dit une fois par rapport à un roi qui possède troupes qui obéissent aux ordres du roi s'en prend à ses troupes ça revient à s'en prendre aux ordres du roi donc au roi directement. Ce me rappelle Bab Qul illayta ala yadhunn billahi ghayr alhaq dhann ajahiliya il pose dans la autre que la vérité d'une pensée digne de la jahiliya. Wa adil ayat qad marat ma'ana. Ibab min sabiq. Il dit "À l'occasion du bab, puisque la preuve des versets est l'interdiction de soupçonner Allah." Donc ce verset vient montrer l'interdiction de penser du mal dans Allah. مُنَا شَبَاتَ الْاَيَا الْتَوْحِيدِ عَيْسُودَ اللَّهَ تَلْآيَةُ وَلَا وُجُوبِ حَسْنَ ظُنْ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَاجِبَاتَ الْتَوْحِيدِ Donc le verset indique qu'il est obligatoire de penser du bien d'Allah car c'est-à-dire parmi les choses qui impliquent le tawhid. Le tawhid implique que tu penses que tu viens d'Allah. Car tout ce que Allah fait en réalité c'est un bien. أما pour nous, c'est relatif. Par rapport à notre vision à nous, c'est relatif. مِي حُكْمُ اللَّهَ لِي سَفِيْهِ إِنَّ الْحِكْمَةِ وَالْخَيْهِ Et même si elle m'attouche quelqu'un, c'est un خَيْهِ quelque part, cette personne, ou pour les autres. Tu vois des koufars atteints de, de malheur, et vont voir ça comme la chose la plus euh, injuste envers eux, et en réalité c'est une justice pour le mal qu'ils ont fait. Et c'est un tarfif pour les mu'mines. Pourquoi கம்மாநா கபி அசனா சாதி Que si ça met une personne de bien, alors on l'amène vers un bien, plus vite. Puis ni à l'ami le cadavre. Grande Salihah. Mais elle est chère, ça sert pas à la, ça t'est fiqom. Si elle est mauvaise, porte une chose qui est mal, ça va faire peur. On doit se débarrasser vite de ça. Hein Donc dans les deux cas, le corps vous allez vite. Si ça va bien, on l'amène vers un bien. Ça si va mal. عن من اي سي منه c'est دو ما فيه நபி சஸ்கோச يا كل ملاحظه شرح هذه الايه وفوائدها تقدم اشكر كلاما قدم كلاما في باب ما جاء في اللو فلا داعي لهرته هنا لك دي لشرح de, de ce verset on l'a pris dans le précédent dans le haut d'accord pas la peine de répéter ici استلموا هذا السيكل الفيديو اللي دنيوه. مقارض الاقتراض بالقضاء. قال, قال الله تعالى يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اظن بالله ظن سو عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولنعوهم وعدلهم جهنم وصات مصيره. وكذب شتي Les hypocrites hommes ou femmes, les moucharekin hommes ou femmes, ceux qui portent du mal d'Allah. D'accord Qui sont atteints par le cercle du mal que Allah se met en colère contre eux et qu'il les maudisse et qu'il leur a préparé le feu de l'enfer et quelle mauvaise destination. Qu'al-Shahid avant ni nabillahi dhana saw. Hadha shayd al-aya. Il dit في شرح الكلمات يعذب المنافقين والمنافقات مشكل ومشكلات اي يعذبهم الله في الدنيا بما يحصل لهم من الهم والغم اذا راوا ظهور الاسلام وانتشار الكفر اوكي alors justement châtier ces gens là en ce bas monde parce qu'il c'est que leur châtiment en le ce bas monde c'est qu'ils ressentent comme souci comme angoisse avoir l'islam secouru avoir l'islam prendre le dessus sur le couf. Il n'aime pas ça, il s'entame. Et ça c'est azat pour. Azanni ni billahi thannasau. Al-muradu bi dhanni sa'u wa dhannuhu man rasul al-asl. Sallallahu al-asl wa ashabahu sayugharabu. Wa kalimat al-kufra sata'lau ala kalimat al-islam. Donc la mauvaise pensée qu'ils ont d'Allah, c'est de penser que le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne seront pas secourus. et que la parole du coufre sera le dessus sur de l'islam parce que possède du mal d'allah parce que c'est pas possible alay imda'rat asaw ay anna al'adhab wal halak alladhi yatawaqqaunaha lil mu'minina waqi'an alayhim nazilan bihim ce que le djimal c'est que ce qu'il imagine toucher le messager d'allah sa salam ses compagnons en fait c'est qu'ils vont le faire bien ورنعههم اي تردهم وبعدهم عن رحمتي وكلا اذا مودي سي كوا ال اللند الله سكي لي جنس كل لي رنوه يروه يساميز يا كور الشاح الاجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ان الكفار من المنافقين والمشركين يظنون بالله ظن الباطل يتمنون للمسلمين هزيمه ولا هلاك كما قال سفيان الله انفه كالمنافقون قصدوا ماله الله ويشبر ان المسلمين سوى 20 وانكس لكن الله يرد كيدهم في نحوهم ويتو يتوعدوهم بعذابين عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره عذاب في الدنيا باحراق قلوبهم donc ils vont subir deux châtiments châtiments le le premier dans la qui qui est ce comme comme comme angoisse et comme frayeur et et frayeur tourment à voir les secourus et ça c'est c'est l'un des pires châtiments. Le châtiment intérieur qui touche ton corps Que, qui touche ton cœur, je veux dire. Car quoi que tu fasses, tu n'es pas bien. Et ça, ça, ça dure en toi. Quelqu'un qui est blessé, qui touche un mal, la blessure, elle se guérit. La douleur s'apaise. Ouais, tu fais soigner. Celle qui est dans le cœur arrive, celle celle-là, c'est la plus terrible. Qui a un travail d'esprit. Tu ne peux rien faire, tu ne fais que là-dessus. La peur, c'est l'un des sentiments les plus douloureux qu'il y a. Quoi qu'il a peur, quoi qu'il fasse, il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à rire, il n'est pas bien, parce qu'il a peur. Et ça c'est intérieur. Voilà, le premier azab que subit c'est Munaficoun, c'est celui-là, cette angoisse. L'azab al-akhira, wa zhalika bi ghadabihi shadid alayhim, wa tardihi lahum an rahmatihi al-wasiha, wa idkhaluhum jahannam. التي عدها لهم وسعت مصيره et le deuxième châtiment pour les koufar c'est sa colère contre eux et qu'il son exclusion qui vont les, exclu, ils les exclure ils excluent de sa miséricorde qui est à la base et très large on reste là ils en sont exclus et qui le fera rentrer au feu qui leur préparait pour eux et que de mauvaise destination الفوائد المنافقون اشد خطرا على المسلمين من كفار كما المنافقون plus grand danger pour les musulmans que les kuffar صحيح ان تحريم سوء الظن بالله كما انتقدوا ظلم الله ثالثا من اسلوب القران تقديم الرجال على المراه ورجل المراه في الخطاب كما القران الله اعظ وجهت discours passer les hommes avant les femmes رابعا سوء الظن بالله نرامت النفر الاعتقادي اصدمال الله صلى الله عليه وسلم لم يملى الستن دنيف الاعتقادي في قصص الاسلام خامسا اثبات صفه الغضب لله عز وجل وجل بجلاله كل كلت عمل صفات الله كما هو يروى سادسا جواز لعب الكفار اصابيل العموم الذي يPermit de modier الكفار de façon générale سَبِعَنْ إِذْبَاتْ أَنَّا الْنَارْ مَوْجُودَا الْأَنِ Cela montre que le feu est créé dès maintenant. Le feu est présent maintenant. Et le jannah est présent maintenant. مَا الْدَلِيلِ مِنَّ الْآيَةِ Qui prouve que le feu مِنْ مِنْ آدَمْ الَّذِي قَرَأْنَا Le verset qu'on a lu. D'où la preuve que le feu existe ah. nah. Nah. Nah. Car des gens disent, c'est quoi l'intérêt que le feu existe Le djana existe, alors qu'on n'y est pas encore rentré. Fait. D'Allah, tu n'as pas à la connaître. Et des adilètes disent que le feu est déjà là, le djana est déjà là, l'Unaïsou les a déjà vus. Et des effets du... Ceux, on les subit en ce c'est c'est c'est pour ça la la refroidir avec de l'eau pas les fièvres, ce qui est lié à, à la chaleur quoi les effets qu'on a du feu le froid intense la chaleur intense min fiih al jahannam ya saytati se mange des unes aux autres fasse Allah sallat Allah al takhfif wa ja'ala la tahf al nahabi an yakhruj min dhalika fi al shita' wa fi al sayf on était la chaleur intense c'est de l'enfer et le froid intense en hiver c'est de l'enfer مناسبه الايه الاول الباب حيث دلاله الايه على تحريم سوء الظن بالله في فرسيان ديك لانتاجور دي بونس دي مال د الله مناسبه الايه التوحيد حيث دلاله الايه على وجوب حسن الظن بالله لانه من واجبات التوحيد الدكتور فرسيان ديك الكونسرت اي يعني انه obligatoire de penser du bien d'Allah qui serait parmi les choses obligatoires qui en fait le tawhid يقول ابن القيم في الايه الاولى فسر هذا ظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيد حمله وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته وفسر بإنكار الحكمة إنكار القدر وإنكار أن يتم أمر, أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يزهره الله على الدين كله وذوى ظن السوء ألي ظن المنافقون والمشتكون في سورة الفاتح Donc il dit dans le premier verset, cette mauvais, mauvaise pensée que ces munafiqûn ont eu, c'est qu'Allah ne secoura pas son messager, et que son affaire va disparaître. Également, c'était expliqué que selon la pensée des munafiqûn, que ce qui a atteint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et eux et ses compagnons, C'était des choses qui n'ont pas eu lieu par le Qadar et par la sagesse d'Allah. On se leur vient à renier le Qadar d'Allah Azza wa Jalla. Ça n'a pas eu lieu même précédent par rapport là-haut. Et que Allah ne fera pas apparaître sa religion. Et ça c'est la pensée mauvaise qu'ont eu les munafiqun. Et en ce qu'il n'a d'autre opinion, Allah dit qu'il a cru autre chose que ce qu'il y a de Lui, Subhana wa Ta'ala. on c'est de moi se forcer parce que ça ne revient pas ce qu'Allah azza wa jall a promis c'est comme si on disait que Allah ne tient pas sa promesse on menace d'aq min Allah qila et men afa bi ahadihi min Allah qui donc il plus en même cette parole c'est Allah personne femme ensonne يدير الباطل على الحق اداره مستقره ويحله معها الحق او انكر ان يكون ما جرى بقضائه وقدره او انكر ان يكون قدره لحكمه بالغه يستحق عليها الحمد بل زعم ان ذلك لمشيئه مجرده ذلك ظن الذين ظن الذين كفروا ويلون الذين كفروا من النار Et là, il pense de, des gens que le faux va s'instaurer et prendre le dessus définitivement. Et que cela n'a pas lieu par le condamn d'Allah, Azzawajal, et autres. C'est-à-dire que lui, il pense que c'est juste une chose qu'Allah, il a voulu. Comme ça. Ou j'ai l'a dit, Mashiach. Sans qu'il n'y ait rien, il n'y ait rien. Alors ça, c'est la pensée des gens qui ont mécru. Alors, ils vont dire, par exemple, pourquoi cela a eu lieu. Ils vont dire, ce qu'Allah, il a voulu. ولا حول ولا قوه الا بالله و اكثر الناس يظنون بالله يظن الثو يظن الثو فيما يختص بهم فيما يفعله بريدهم ومن اسلم من ذلك الا من عرف الله واسماءه وصفاته موجه بحكمته وحمده الا بعض الجون استموا بونس دي مال الله بس كي له يrive ا travers qui arrive aux autres egalement et personne n'échappe à cette pensée-là à part celui qui aura connu Allah c'est que ses noms et attribuent et ce qui implique sa chikma eux sauront passant du bien, même si la chose apparaît comme étant mauvaise à l'oeil en premier lieu, ils disent qu'il y a un khayr derrière la présence du feu, il y a un khayr derrière la mort il y a un khayr derrière la présence d'Iblis, il y a un khayr derrière les gens disent pourquoi le mal Pourquoi la mort Pourquoi la souffrance Pourquoi la famine Pourquoi la maladie Pourquoi, pourquoi, pourquoi Tout ça, pour nous éprouver. Car si tout le monde était sur le raye, et tout le monde croyait, la valeur des gens n'apparaîtraient pas. Tu prends un exemple, parmi ces gens-là qui parlent comme ça, tu dis, toi par exemple, tu aimes le football On va dire oui. Tu aimes tel joueur Il va te dire oui. Il dit, ce joueur-là, comment serait-il appelé si tout le monde joue bien au football Quelle serait sa valeur à tes yeux Il n'en aurait plus. Pourquoi est-ce que tout le monde joue au football Si tout le monde avait le même niveau que lui au football, bah, il serait plus qu'il y en ait à tes yeux. C'est vrai, il va dire oui. Eh bien, nous, à titre, au niveau de la foi, au niveau de la valeur humaine, réelle, parce que du football qui n'a pas de valeur pour nous, eh bien, les gens de bien n'apparaîtraient pas. On est tous comme ça. Cependant, cette valeur, elle apparaît comment Par l'épreuve. Qui s'efface, qui patiente, qui comprend, qui ne comprend pas. Et ce que tu vois comme étant un mal, en réalité, le mal qu'il y a, ça apparaît comme étant un bien. Tu vois des enfants mourir, mais cela, ça fait de la peine. L'enfant, a la col sahih, il est au jannah. Voilà le prix qu'on paie maintenant. Et ce pané de bien de souffrance, ils ont au jannah. Ah, les télés sont là. Il ne verra pas ce que toi tu as vécu comme mal qui peut-être t'aurait été une cause pour que tu, que tu dévies. Ben lui, il sera meilleur que toi, il est en train de pleurer sur lui, il pleure sur toi. Toi, t'es encore vivant et t'as pas de garantie. Lui, selon le col, comme il y a un khilef par rapport aux enfants, déjà, si c'est un enfant de muslim, alors, c'est le ijma. Les enfants des croyants sont au djanna. Le khilef, c'est l'enfant des musulmans. Et le col, qui paraît comme étant plus fort, c'est qu'eux, c'est son djanna. Donc, toi, tu pleures sur lui, il pleure sur toi en première heure. Ça tu te pauvre ce qui va finir. Pauvre tu, sais tu va finir. Mais on dit pas ça ça fait de la peine. Tu n'as pas de billet à chez devoir un enfant mourir un enfant on on pense que c'est de la peine. Mais on il y a pas de pourquoi. Nous on sait que c'est une décision d'Allah Azza wa Jalla. Issouate le Kaf, mais par exemple, cet enfant que Al-Hadid l'a tué. Pourquoi il l'a tué Genre on dit un enfant c'était pas c'était pas un enfant, c'est un bas air. C'était pas un enfant, il y a ni il est mukallaf, il était mukallaf c'est euh... ce jeune qui était tué par le... Parce il a dit quoi Moussa et que Tottenham s'était acheté une burrilinas à stream na inam sauf que les commis qui valaient le talion donc c'est pas il s'avétait un enfant simple il y a pas de talion l'enfant il est pas moquellef donc ce verset comme l'a dit Cheikh Abdelhamid indique que ce jeune garçon qui était tué il était balair c'était pas un enfant dans le sens où il dit té balair pourquoi sauf quoi même s'il avait dit quelqu'un l'enfant le tu pas Et là, il a bien dit qu'il y a des nefs qui a été mis dans le nef. Là, quand il dit qu'il y a des nefs, nous, nous, le khaïr, savait d'Allah que cet enfant, en grandissant, allait être une cause des garçons de ses parents. Donc il va nous qui vers maintenant. Il allait mourir qu'il avait à faire, de toute façon, quoi qu'on fasse. D'accord C'est venu dans le, dans le verset que le khaïr savait qu'Allah avait décrit que cet enfant allait mourir qu'il avait à faire. Donc autant qu'il meure et que ses parents qui étaient croyants soient épargnés de son mal. Et plein de choses comme ça nous, nous touchent. On n'est pas au courant, on ne sait pas forcément. On n'a pas le savoir. Sans la mort, elle vient, nous on agit en, en conséquence. On patiente, on enterre, on lave, on fait ce qu'on a à faire. Après le proie du commun ne revient pas. Si c'est un khaafir, eh bien on le maudit. Et c'est un mousseline, on fait le de... droit qu'à l'heure, il fasse les écoles. Si c'est quelqu'un qu'on a connu pour le bien, on s'en va pour lui le bien. C'est quelqu'un qui était connu pour le mal même par le moussin, on crapon le châtiment mais on sait pas. On ne sait pas. Soumaqal Euh Niyataniel Labib. Annasih li nafsihi li bi hada. Wal yatu bi Allah Ta'ala wal istighfar. Man dhannahu bi rabbi dhon saw. Wa law fatashata man fatashata la ra'aita 'indahu tana'a tana'a qadar wa malamatan lahu. وَنَوْ كَنَا يَنْبَرْ يَنْيَكُونَ أَكَذَا وَكَذَا فَمُسْتَقِلُونَ وَمُسْتَقْسِرُونَ فَفَاتِّشْ نَفْسَكْ الْأَنْتَسَالِيمُ Donc il a dit, celui qui est intelligent, alors qu'il pense à lui-même, comme on l'a expliqué, qui se conseille lui-même, et qu'il se répond au-dessus d'Allah عز وجل, qu'il demande pardon si jamais il a une mauvaise pensée. Il a dit, si jamais tu fouilles chez les gens, tu verras que beaucoup de gens, Ce qu'ils ont, c'est justement une protestation du codar. Ils n'aiment pas ce qui leur arrive. D'accord Ils disent, ça ne va pas être comme ça, mais ça va être de, de telle façon. Pourquoi D'accord Pourquoi telle chose Pourquoi telle chose Et ça, ça revient à quoi Contester le codar. Donc, il a dit, toi, fouille en toi. Quand une chose te touche, il voit quel est ce sentiment que tu ressens. Il faut savoir de qui tu fais partie. Tu fais partie de ce genre-là qui... ou de casar ou des gens qui s'y soumettent. Après il a dit des avertes. Fa'intanju minha tanjumin di 'azima. Wa ilayha fa il inna Allah ikhaluka najiya. Là c'est même tu es pas une se mal. Tu sais pas des grands mal. Ne pense du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans quoi la deuxième partie du du du du vers, j'ai pas bien compris ce qu'il veut dire. Sans quoi je pense que tu ne réussiras pas. devant tu peux du malade là tu ne resseras pas je pense que c'est ça qu'il a voulu dire dans le verset dans les versets dans le verset dans le vers, je veux dire Voilà donc très important lorsqu'une chose nous touche on cherche en nous la tristesse elle est là la peine elle est là mais maintenant qu'est-ce qu'on ressent parce qu'on ressent uniquement dans le sens sera peut-être comme ça pourquoi il y a eu ça à passer un pourquoi qui amène à te réformer genre quel mal j'ai fait pour que je cherche enfin tesouba en fait d'accord mais quelqu'un qui dit, pourquoi en sens je mérite pas ça ah tu mérites Comment tu ne mérites pas A la base, Allah Azzawajal, te donne du khay par sa rahmat. Et en réalité, tout ce qu'on a comme bien, on ne le mérite pas. Allah, il y a des rahmatis. Soit quand c'était une justice pure, on n'aurait quasiment rien avec tout le mal qu'on fait matin et soir. Donc il pourquoi il y a pourquoi Il y a pourquoi dans le sens, je cherche le mal que j'ai fait pour me repartir et pas à ma faute. Donc, il y a pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait Dans le sens, j'ai rien fait en fait. Tu vois Dans le sens, j'ai rien fait. Je ne verrais pas ça. Donc pourquoi j'ai subi telle chose, tu vois Celui-ci, celui-là qui est dangereux. Et même du coup. Il, est pas qu Il fait même du couf. Ou alayazoubillah. Allah yusallou almayat. Falu wa hum yusallou. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Jamais oublié ça là. Faila huna. Wa alhamdulillah bin alaymane.